Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Khadr, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Khadr La nuit d'Al-Khadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube.